Chapitre 1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. A Timothée, mon cher fils, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur te donnent la grâce, le pardon et la paix. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque, sans cesse, jour et nuit, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui la tienne, cette foi que ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice ont eue avant toi. Je suis certain que tu la possèdes aussi. C'est pourquoi je te le rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, son prisonnier. Au contraire, prends ta part de souffrance pour la bonne nouvelle selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple non à cause des œuvres que nous avons accomplies mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ avant le commencement du temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort, et au moyen de la bonne nouvelle, il a révélé la vie mortelle. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant, et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je demeure plein d'assurance, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis certain qu'il a le pouvoir de garder jusqu'à ce jour-là ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées, et tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et homogènes. Que le Seigneur manifeste sa bonté à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, quand il est arrivé à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Que le Seigneur lui accorde de bénéficier de la bonté du Seigneur en ce jour-là. Tu sais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse.